Qu'ils prennent garde, en vérité ce jour-là un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Ensuite ils brûleront certes dans la fournaise. On leur dira alors, voilà ce que vous traitiez de mensonge. Qu'ils prennent garde, le livre des bons sera dans l'Ilioun. Et qui te dira ce qu'est l'Ilioun Un livre cacheté. Les rapprocher d'Allah, les anges, en témoignent. Les bons seront dans un jardin de délices. Sur les divans, ils regardent. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. On leur sert à boire un nectar pur, cacheté, laissant un arrière-goût de musc que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. Il est mélangé à la boisson de Tasnim, source dont les rapprochés boivent. Les criminels riaient de ceux qui croyaient, et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Et retournant dans leur famille,